Jodia, nous pourrions aller entrer dans un sujet, nous pourrions aller ouais, la bénédiction de l'Éternel, Jodia. Faut me dire non que sujet bénédiction, hein, son sujet qui est tellement ample, mais tellement vaste. D'ailleurs, c'est sous ça que Toute la vie de l'homme reposait. Ces premiers mots que l'homme tendait dans Aurélie. la bénédiction. Dieu créa l'homme et ensuite Dieu les béni et Dieu leur dit, etc. Soyez férus, multipliez et remplissez la terre. Donc la bénédiction, c'est premier bagaille qui tombait dans oreilles la race humaine dans oreilles l'homme joudine a commencé message là en lisant jean chapitre 9 verset 31 jean chapitre 9 verset 31 dit non nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il l'exauce. Jean chapitre 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, Dieu Il fait sa volonté, celui-là, il l'exhauste. Frères et sœurs bien-aimés, je dis à nous parler répondre à une série de questions que souvent nous posons, une série de questions que nous apprendre par les professeur de Nos professeurs de théologie, nos professeurs de catéchisme, nos professeurs et leurs dans les, les, les, les écoles, l'école du dimanche ou l'école du sabbat, gagnent en pile d'informations que nous apprenons, mais information ça y a, gagné malheureusement des effets négatif que au fait sur nous dans sens côté yo, yo bloqué exactement parole qui dans bible là qui c'est des promesses pour nous nou tout qui connaît euh route n'a faire ensemble n'a enseignement ça yo route qui pour permettre nous arriver mettre la bible la parole de dieu en priorité dans la vie nous la bible gain priorité sous sam me deja. déjà la bible gain priorité sous quel que soit système qui est quel que soit et ancienne te système na ancienne telecola dès que la bible parler la bible gain priorité La bib gain priorité sur sa moins pensée peut-être moins. La bib gain priorité sur sa marime pensée. Si ça marime pensée, pas aller dans même ligne avec sa, pa li sa bib la pensée ya. Cherie bon, vraiment c'est vrai, mais la bib gain priorité sur. La bib gain priorité sur sa madame moins capable penser. Madame moins si ça le penser ya. Allena même lin avec Bible, nous parlons ensemble chéri. Mais si ça madame m'a pensé, contredit sa Bible a dit, chéri, je t'aime, je t'honore, je te respecte, mais ma baie toujours Bible priorité sur vous et m'a aussi fait quel que soit professeur qu'on ait, quel que soit système qu'on ait, quel que soit Et, et, et l'Église là, quel que soit pasteur, connaît qu que la Bible est moins même moins basse priorité dans ma vie, parce que moi j'étais avec la Parole qui me dit dans un ou dans, en allant deux Thessaloniciens chapitre 2, 2 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va me cocher chercher là. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, ou laissez-moi retourner au premier de France. Un Thessaloniciens 2, verset 13, un Thessaloniciens 2, verset 13, qui me dit, c'est exactement ça, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli non comme la parole des hommes, mais comme elle est en réalité la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous l'avez accepté non comme la parole des hommes. Mesela, Allah'ın bir kere kendisini kendi la tanıttığı de dieu kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, tout kendisini tanıttığı tout Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini tanıttığı zaman, Allah'ın kendisini face à la Bible ou tomber, parce que la Bible est la parole de Dieu. Pour moi, la Bible, je la prends exactement pour ce qu'elle est. Vous, vous la prenez, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et cette parole me dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Donc c'est important pour moi, pour le m'approcher de mon Dieu, pour me connaître premièrement, qui j'ai pour m'approcher de lui, pour me connaître qui positionne par rapport à bon Dieu. L'on a parlé de la bénédiction de l'Éternel, nous parler aussi de ça, nous prendrez la justice de Dieu. Romains chapitre 5, verset 1er, c'est textes, premier texte, on euh, dans l'étude là. Romains chapitre 5, verset 1 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais y a un mot qui paraît là. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Justifié par la foi, nous avons déjà étudié, le' a parlé de la justice de Dieu, nous avons étudié que mot justice là, c'est un mot, ki seyin jüzmen bon dieu pronos ede, tout tümünde ki entrenen Jezu jüzmen pronos ede, diye relio just. İyisindir. juste ils sont justifiye. justifiés et ki onlar just, justes ils ont le droit yo gain droit automatiquement pour onlar onlar onlar protection pour onlar onlar et tout ça qui est perdu pour au restituer, vous, bah, vous. automatiquement, nous avons droit à la paix, nous fait partie d'emblée maintenant de la famille de Dieu. Ils sont donc justifiés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justice, c'est ça, c'est jugement ça, qui prononcé déjà par Dieu qu'y va moi toute autorisation pour me camper devant papam sans pas jamais ni me coupable ni sentir inférieur c'est ça la justice de dieu fait pour moi la justice de dieu me permet de me tenir en présence de dieu sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité Maintenant, si il y a un mot pour nous songer toujours, c'est Timosa, « en lui ». Non, regardez la Bible pour nous. Allez dans les lettres de l'apôtre Paul. Les lettres, donc, on connaissons déjà que toutes les lettres sont adressées à l'Église, donc à nous. Et toutes les lettres sont nous. Position nous par rapport à Jésus-Christ quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice justice là c'est qui position c'est sa justice là -y. cherchez position et quelle est la position de l'Église quelle est la position des croyants Éphésiens Philippiens Colossiens toutes les salios timo ça paraître la dan qui sait en lui Ki pozisyon par rapport à jésus je suis en lui Ki pozisyon? le besoin camper devant bon dieu mais qui position pour me camper en lui ephésiens chapitre 1 verset 4 parle. Yo tout yo dis moins en lui, il y a un texte qui est capable de juste noter. Ephésiens 1, verset 4. Ephésiens 1, verset 7. Ephésiens 1, verset 11. Verset 13. Ephésiens 2, verset 14. Ephésiens 2, verset 18. Ephésiens 2, verset 21. Ephésiens 3, verset 12. Colossiens 1, 16. Colossiens 2, 9 19. Colossiens 2, 10, verset 11, verset 12. « You tout, yo bam, position. » Qui positionne? Positionne, c'est en lui. Je suis en lui. L'apôtre Paul prédit dans 2 dans Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, c'est positionne. L'un a parlé de la justice de Dieu, n'a parlé de position. Donc, lorsque bon Dieu besoin besoin, « Faisons bagage pour où la première chose qu'il cherche qu'elle est à position. Qui position Pour nous comprendre ça, n'a avancé dans l'étude là pour nous ouais que dans le Nouveau Testament les disciples de Jésus ne sont pas appelés pêcheurs. Mais ils sont appelés plutôt des saints ou des enfants de Dieu. Ou des bien-aimés de Dieu, ou des fils de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus sont appelés des saints. L'apôtre dans dans Hébreux parle parler de frères saints. L'apôtre Jean va parler des bien-aimés. Il va nous appeler, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Autrefois, vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, mais maintenant, vous êtes en vie, maintenant, vous êtes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et Romain 8 dit, « La nature soupire après la manifestation des Fils de Dieu. Donc la nature attend pour lui le les fils de Dieu qu'apparètent la nature ou tout le Nouveau Testament les nous pécheurs mais là, nous, de préférence des enfants de Dieu des fils de Dieu des saints parce que sachant Romains 6 me dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le texte dit, « Le vieil homme, la vieille nature, a été crucifié avec lui. » C'est pourquoi, verset 7, Romains 6, 7, « C'est pourquoi celui qui est mort est libre du péché. » Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Même les nous revions dans verset 10 et 11, là, qui dit, Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Péché était mérité pour payer ma barai pour lui. Sa péché te mandé, ya. était mandé, c'était la mort. Le texte me dit, il est mort, pour payer péché. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ jamais même même qu'apporte moi jodi. Moi dit non, c'est pour ça on établit au départ pour nous la bib priorité. Et on me dit ça ba avec nous et nous dans Romains, Romain, chapitre 4 verset 3. Ou, ou 3 verset 4. Romains 3 verset 4. Et lui dit certes non que Dieu soit reconnu pour vrai. Et tout temps pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Ça, en mimes, c'est yon bagay qu'il faut toujours mettre point final à toute discussion qu'on gagne. Quelle que soit la discussion qu'on parle gagne, souyon sujet donné, souyon bagay. Quelle que en pleurs discussion, hein, la réponse, le mot final doit être Romains chapitre 3 verset 4 qui me dit il faut prendre Dieu pour vrai et tout un menteur. Ça veut dire quoi La Bible a la priorité. La Bible a toujours la priorité. La, le mot final, mot final, la monde qui pouvait ni mettez au oh là dans la discussion, hein. C'est la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Nous si nous gagner ça qui comme une principe moteur dans la vie nous conseil de problèmes, une série de de bagarre n'est éviter pour quelle raison Parce que nous bail la Bible place les la Bible gain place comme dernier mot dans la vie alors ou capable marcher avec toute assurance parce que la Bible elle-même l'est li un livre qui sûr il passé déjà des siècles il passé déjà tribulation il passé déjà toutes sortes d'épreuves et toujours vainc donc elle est sûre. c'est une sûre fondation alors lorsque c'est lui-même nous bail dernier mot dans la vie nous quelle que soit route que nous voulai faire depuis l'ensemble avec nous nous sûr que n'a le texte me dit regardez-vous comme mort au péché regardez-vous comme mort au péché dans l'autre version est dit considérez-vous comme mort au péché l'ancienne nature est morte la chair est crucifiée considérez-vous comme mort au péché quand il s'agit du péché Quand il s'agit de la sienne nature, la nature d'Adam, texte la dit considéré comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le mot qui monte sur toute à en lui, c'est ça qui cadre d'identité. Le besoin identifier qui j'me identifier en lui. Le besoin faire référence qui, a qui ça, vont me faire référence toujours en lui. Où est-ce que je suis en lui? Je suis en lui. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, vivant pour Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et, 1 Jean 3, 9 dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne Péché parce qu'il est né de Dieu. Navou retournez sur verset ça parce que vous connaissez l'empire du monde qui parlait, ouais, nous parlait accepter sa Bible à dire. Le texte dit il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Considérez-vous comme mort au péché. Et si me considérez comme mort au péché. On prend position. Alors péché gagne automatiquement position pale. Faut quand quand il s'agit du péché, je suis mort au péché, mais je suis maintenant vivant. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé, celui qui a le Fils a la vie, la vie Zoé, la vie de Dieu en lui. C'est pour cette raison, frères et sœurs, une fois que nous connais vérité ça. Une fois que nous gagnons cette révélation de la parole que nous sommes en Christ à partir de ce moment nous établis dans la justice nous pouvons faire ce que Dieu nous demande de faire à partir de ce moment nous pouvons bé recevoir bénéficier de tout ça que Bible a déjà mettez à disposition nous et c'est là-dedans nous va rentrer jodiya nous capable à partir de ce moment commencer par comprendre c'est quoi la bénédiction de l'Éternel gagné pour nous m'a faire non livre acte chapitre 13 verset 32 et 33 qui dit et nous nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui toute promesse n'a parlé toute ça on en a besoin les promesses et pour nous vivre notre vie sur la terre cette promesse joigne déjà réalisation qui le par la résurrection de Jésus. En, en, à partir de la résurrection de Jésus, j'ai droit à recevoir toutes les promesses de Dieu qui étaient faites à Abraham et à ses descendants. Ça permet de m'en aller dans Galates 3 au moment avec nous. Galates 3, verset 13, qui dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit est quiconque pendu au bois. Gardez ça. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Mora acheté a pour me rappeler nous signifie payer totalement sa dette et retirer mon nom sous ma chair. Là, c'est dans période côté gagner vente d'esclavage. Donc Thème qui rappelait que Monsieur Péché a thème dit j'étais vendu au péché, livré au péché, vendu au péché. Mais Christ m'a racheté, il m'a racheté et automatiquement, verset 14 l'a dit afin que pour les païens La bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Promesse ça maintenant par la foi nous gain droit à la à la donne pour qui raison Parce que verset 13 la dîme, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand il s'agit de la malédiction Qui Christ fait pour moi? Lui payer prix malédiction Ki qui ça mande? la mort d'un juste. Étant donné que tous nous sommes pêcheurs en Adam nous pas payer prix ça. C'est ça qui fait chaillete lourd comme ça sur dos l'homme. Mais Christ s'est présenté et il a payé parfaitement totalement complètement le prix et racheter veuillez payer totalement 100% pas même 5 corps dette ou pas doit s'attendre 5 corps ou pas doit s'attendre pour aller bal manger ou pas doit s'attendre pour aller faire tout et bœuf faire manger loi pour lui ou pas doit ça il pas un droit donc son pas faire la tout et puis il pas un droit pour raison parce que Galates 3:13 dit Christ Nous a racheté de la malédiction que la loi comportait, de la malédiction de la loi. Et nous te faisons déjà étude pour nous montrer que malédiction de la loi, dans Deutéronome 28, verset 15 à 68, lorsque nous lisons tout chapitre ça, toute partie ça, yo, nous a résumé malédiction ça dans trois gros mots, trois gros plans. Un La maladie 2 la pauvreté et 3 la mort la malédiction de la loi concernait la tout malade toute chaque fois malade toute calté maladie toute calté calamité tomber sous corps l'inan malédiction la pauvreté tout ça qui faut manquer du de toute son besoin Tout ça so qui renou nous pas ca vivre bien la pauvreté dans toute faire li toute branche li en malédiction et tout ça là pour tuyo tout ça là pour détruit mariage ou détruit la vie pittit ou détruit et à e, business ou entreprise ou c'est la mort donc l' prend unglos ballement tout ça yo la maladie la pauvreté la mort ou met tout ensemble dans seul sac les banons ça nourriler la malédiction de la loi et crise nous a racheté de la malédiction de la loi n'en panier ça qui gagnait maladie d'un côté qui la mort d'un côté la pauvreté d'un côté Christ vous a acheté nous en dans panier et l'a acheté nous qui ça le fait lui retire nous colossiens 1 13 10, 10. il nous a transporté dans le roi anolé là nolé colossiens chapitre 1 verset 12 et 13 pour nous bien comprendre avec joie rendez grâce au père Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Remarquez, donc mot rédemption en mot rachat, il dit payé totalement. Moins pa doué rien encore. On pas Satan encore. On pas la maldiction encore. On la maladie encore. On la pauvreté. Ça veut dire quoi Yo pas gagné aucun droit légal sur moi. Faut me ça. Je suis maintenant prêt pour comprendre la bénédiction. Lorsque nous parlons parler maintenant de la bénédiction de l'Éternel. Faut me position nous et tout rallé nous fait la au départ c'est pour nous montrer notre position nous qui positionne nous position par rapport au péché je suis maintenant mort au péché ça veut dire si péché femme si m'va pas répondre si péché toucher m'va pas même réagir pour lui-même parce que en matière de péché je suis mort Donc ça veut dire, sous un péché pas les mal, j'aurais même pas bon pour lui, on ne va pas pa tendre, on ne même pas ou elle même, ne pas tendre. En matière de péché, je suis mort au péché et je suis vivant pour Christ. La malédiction n'a aucun pouvoir sous moi pour qu'ils ont parce que quelle est ma position maintenant Je suis en Christ. Les amis... Nous avons besoin d'aller en pile et rapide avant, aujourd'hui. dis à. En on ont étudié ça, en comprendre quelle est notre position. Si quelqu'un est en Christ, le de si quelqu'un fait partie de moi-même, c'est exactement ça. mais je suis en Christ. Mon répression, c'est même pareil là pour vous. ou en Christ. Mais qui position en Christ? En lui, j'ai la vie. En lui, pas oublier moi dit nous souligner ça dans la Bible là. Chaque fois, nous est en lui, oui, c'est nous. En lui, nous avons la rédemption. Oui, c'est nous. Si quelqu'un est en crise, c'est exactement la moitié. Et si je suis en crise, tout le moi là tout. Si je suis en crise, toute sa crise, possède, posséder le tout. Si je suis en crise, toute sa crise, qu'a fait, qu'a fait le tout. Où est-ce que je suis? En lui. Je suis en lui. C'est peut-être ça, qui fait texte là dit moins assis toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied maintenant qu'est-ce à vous me faire prendre position quelle est ma position je suis en Christ et je suis assis avec Dieu sur avec Christ en Christ je suis assis à côté de Dieu sur le trône à la droite de Dieu oh parole ça a une impression pas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 Ilbla dit que je suis ressuscité. Bon moi bon l'il faut y une bagarre pour nous toujours songer. Chaque fois n'a ba une déclaration qui ba non problème au lieu nous prend problème là pour nous pour nous dire mais ça un puis nous l'il pour connou pour est-ce que c'est pas un tel qui dit mais c'est Dieu qui dit. Et lorsque bon Dieu dit pour nous pas aucun et quand on veut nous même nous répéter sa bon dieu dit et nous qui témoin dit nous n'a alors que n'a répété sa bon dieu dit nous dit qui sa bon dieu dit me dit éphésiens chapitre 2 mais dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos fautes Il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes tous d'accord ça. Mais verset 6 là, dit Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble où ça Dans les lieux célestes en Christ Jésus. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Voilà ma position. Voilà là où nous établis, nous établis dans la justice de Dieu. Nous chita qui côté sur le trône avec Dieu. Vous connaissez, ça que fait nos mal là. Oh, mais comment? Mais oui. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il m'a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ. Donc, côté Jésus-Christ, moi je suis à Où est-ce que je suis? Je suis en Christ. Si je suis en Christ, je pas place. Parce que sans Christ, sans un sauveur, l'homme ne peut pas se présenter en présence de la majesté céleste. Non! Mais je suis en Christ. C'est ça ma position. Je suis en Christ, c'est ma position. Christ m'a racheté. Il a payé le prix pour moi. Donc, de la malédiction de la loi, de la maladie, de la pauvreté, du stress, de toute calamité que ça comportait sa marcher avec, elle, Christ m'a déjà libéré, délivré de la puissance du, de, de l'ennemi pour que moi capable recevoir verset 14, Galat 3 la, bé, la la bénédiction d'Abraham capable, moi même qui était païen vigni sous moi automatiquement je suis devenu enfant de Dieu héritier selon la promesse les amis Rudia nous installé positionnons en Jésus. Faulceau li important pour que ou connaio. Li important pour que yo rêté dans tête. Li important pour que ou médité nou et nous comme ça méditer méditer c'est retourner sur parole là reprend parole là reprend li reprend retourner sur les temps cou bœuf là les bœufs là fin manger qui ça le fait li rivé à soi li coucher et là qui ça le fait li ruminer manger aller remonter manger et elle remonter qui ça le fait li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 de ça, lie, doue, joigne à l'intérieur de cette nourriture. En c'est important pour nous capables qu'on ait la justice de Dieu. Et lorsque nous installons, nous, nous c'est Moi, moi, c'est établi dans la justice. Lorsque nous établis Non, justice, ça veut dire lorsque nous prenons position, c'est important pour nous comprendre ça. Lorsque nous prenons position, nous, et c'est ça Jésus m'a demandé pour nous faire, pour nous connaître qui position nous, quelle est votre position. Je suis établi dans la justice. Et automatiquement, que je suis établi dans la justice de Dieu. Sa justice, la va le permettre moins fait. Justice, là va lui permettre moins vivre sans aucun sentiment d'infériorité ni de culpabilité. M'a toujours songé que je ne suis pas seul, mais je suis de préférence en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est, dit la Parole, une nouvelle créature. C'est ça ma position. Quelle est ma position? Je suis en Christ. Et si je suis en Christ, alors je n'ai plus peur de me présenter devant Dieu. Je n'ai plus peur de me présenter devant mon Père Céleste parce que, comme nous l'avons déjà vu, le tribunal a déclaré maintenant qu'il est juste. Et puisque le tribunal déclare déclaré l'est juste, à partir de ce moment, l'île gagne droit, pour lui bénéficier de tout, les a droit pour le restaurer, les a droit pour les réhabiliter parce que Moadi, il est déclaré juste, il est gracié, donc toute sa grâce là comporté. lui pour à partir de ce moment, lui capable vini et bénéficier de tout ça que bon Dieu baille. Faut que moi pas oublier dire tout que grâce ça, justice ça Li pa etabli pou yon groupe de monde spesifikman. établi etabli pou toute monde. M'a retourner dans Deux Corinthiens avec nous. Deux Corinthiens 5, verset 17. D'ici si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, si nous allons dans Romains 5 aussi. Romains 5, ça dit Romains chapitre 5 verset 17 dit si par l'offense d'un seul son verset pour nous souligner aussi dans la bible pour nous si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On reprend ça. Si yon seul péché, et à cause de péché yon seul, la maladie, la mort répandent sur tout le monde, de même, par l'action de justice d'un seul juste, À parler de Jésus ici. « L'abondance de la grâce et du don de justice régneront aussi dans la vie par Jésus-Christ. » Et ça, qui fait, verset 18, le capdim, « Comme par la faute d'un seul, l'offense a atteint tous les hommes d'eux-mêmes. » Verset Adim, d'eux-mêmes. Je vais pour me dire, « Sa Bible a dit crasé toute sa vie a pris longtemps. » cest à dit même gens tout, de même. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à combien? À tous les hommes. Même principe, même pouvoir, même gens, toute une péché par Adam, de même par Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Pour qui raison? Nous, toutes, nous, d'accord que première partie a en fait nous toutes nous accepter mais pour qu'isons nous pas accepter deuxième bout là qui dit de même et texte là dit même de même même principe même loi même considération de même la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes frères sœurs appuyez-vous sous Jésus appuyez-vous sous ça Jésus déjà fait nous dit nous déjà au départ notre nouvelle identité aux yeux de Dieu ces gens bon Dieu ouais nous une prière que demain nous fait dans la vie nous c'est mandé bon Dieu pour nous ouais nous Jean lui-même lui ouais nous va moi pour samedi bonne bon Dieu pour l'aider non? pour nous ouais tête nous pour nous garder nous même Jean lui-même les garder nous Principal problème là c'est que non pas garder non Jean-bon Dieu gardez nou. Le non gardez nou, nous ouais nous nou nou toujours mal. Nous ouais nous toujours broke, mot classe anglais pour dire pauvre, pour dire toute carte mauvais bagage. Le non gardez-nous nous ouais nous nou et e, pas Jean me régler rien. Mais c'est pas comme ça bon Dieu ouais Mande bon Dieu pou pour les denons pour nous garder tête nous j'en lui même li, li wè nous. Ki jan, bon yo wè nous toujours de façon spirituelle. Le bon Dieu a garder nous pas garde corps, c'est pas corps qui est important pour bon Dieu. Ko a ou besoin couvri pour l'autre même pas pour bon Dieu. Bon Dieu pa, pa pas pas garde corps, c'est pas corps qui intéresse bon Dieu. Ko bon Dieu besoin l'important d'y li créer parce que corps va lui permettre que l'homme intérieur qui en roi capable fonctionner sous terre parce que sans corps on pas capable vivre sous terre illégal on va étudier ça un peu plus tard maintenant votre corps c'est pas priorité pour c'est pas ça bon ouais en priorité quand il te regarde quand il te considère il te considère comme tu es en réalité spirituellement en esprit et votre nouvelle identité est en Jésus c'est peut-être ça que fait un jean 4 17 capable dit carréman en bi la tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde Donc si on va regarder ça avec yeux pas, moi je me dis mais non, bon Dieu va un gros vendre ça, bon Dieu va un gros nez ça, bon Dieu va un gros pied ça, mais texte là dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais faut toujours songer côté texte là dit nous, Dieu est esprit. Donc ça va commencer avec lui, tel il est, il est esprit, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc l'heure où tu a parlé de roue, lui parler de roue là, lui parler de roue dans le même sens que l'Élie. Il, il est esprit et il considère toujours comme esprit. Il est, est ou toujours comme son fils. Celui qui est né de la chair est chair, dit l'apôtre Jean, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce que tu es. Est-ce que je suis devant lui? Que Faulse yeux, non mésiteau, n'ouetoune nou sou yo. Chak foub chèche position, pa dès position nan la rue. Pa dès position nan devant glace la nan miroir. Position faux, c'est pou vebible la pou joine. Lòch chèche image, vrai visage, vrai personne koyé a. C'est pas na saiu dit sou vrai image c'est sa bible dit sou sou pas garde sa bible dit sou alors à partir de ce moment roi fait toute mauvaise expérience parce qu'on pas pa arrivé comprendre vraiment sa bible alié pour roi sa bible douillé frères même qu'attendem penser à position Parce que la Bible dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » mot « justice » là, on peut entendre pour l'étudier, le mot « justice » là, il dit « position. » Qui position par rapport à bon Dieu? Et lorsque connaît position, ou qu'on côté bon Dieu, ou qu'on gouvernement, le royaume de Dieu et sa justice, ta position, alors l'idou, Tut les autres choses vous seront donnés par-dessus, vous seront ajoutés. Ça veut dire, yok, kalsın kafes tete, o yo. Et tout ça kâmbel, pugun, j'dia. Si c'est moins kâp kafes tete, moins vous me viend kâelâ, c'est pour que ça l'ajouter dans la vie. Nan. Si c'est moins kâp kafes tete, moins vous me viend mangerâ, t'es pas ajouter ça. Ça c'est redi travail, ça me fait c'est limouet. Mais il dit. Et toutes ces choses vous seront données par çok kazetede ulaştık. Bravo, beni tebrik edin. Ama Allah bize par là için bizi gönderdi. Çünkü Allah'ın bize verdiği kutsal sözler, Allah'ın bize verdiği kutsal sözler, Allah'ın bize verdiği kutsal sözler, Allah'ın bize verdiği kutsal sözler, Allah'ın bize verdiği kutsal sözler, aux Kylie Bola papa goken peut charger la, charge la dame si Kylie Bola c'est lui même qui raison pour divorcer c'est pas bon Dieu de bonni ok c'est pour faire kayo poko il est sauve avec tout tour mal la dame tout traca la dame mais quand c'est lik bo bénédiction la bénédiction de l'éternel nous enrichit et elle ne le fait suivre d'aucun chagrin annokem message aujourd'hui qu'il y position ma position est en lui je suis en crise donc avant marqué nous nous nou, nou, nou insister sous bagaille nous retourner sou parce que nous pas nou pa pressé nous vle pour que yo rentre la caillou yo, yo rentre dans kör. yo rester dans oreille Tendelle, retendelle, regardez à repousser boutons ça sur le site là, retendez messages là, retendelle, fait l'autre monde pour capable comprendre et méditer. Et maintenant qu'on y a confessez, confessez c'est répéter ça le dire, confessé parole là c'est dire ça le dire. Il dit que je suis saint, alors qu'est-ce que je dis de moi? Je suis saint. Et il dit que je suis enfant de Dieu, alors qu'est-ce que je dis de moi? Je suis enfant de Dieu. Mon père dit ça me déconne. Mon père dit ça, mon penser que qui t'est bon. Mon père dit ça, yo ça y était apprendre. dit sa bible là dit. Sa bible a dit, c'est dit e et quand moins dit moins dit moins dit moins moins dil racine na pousser et lorsque la racine na poussé ça le fait di by fai le sal bay. di by et c'est été mété m'a grandi spirituellement m'a prospéré à tous égards et ce sera toujours à la gloire de notre seigneur que le seigneur vous bénisse amen